スコンピュ c ン、見えたら、そっちへと来たら、そっちへと来たら、そっちへと来たら、そっちへと来たら、そっちへと来たら、 On s o i g e i l u sur la poussière de sable p i q u e r les cieux La s i t u a t s o m b r e sur les photos en arrière-plan C'était bien lui, on le retrouve partout Quand je vais dormir, je vais donc cet instant Trop tard, l'image se brouille, comment savoir Je connais ce type que je dois tuer Il roule vite, mais je me sens plus fort que lui Ce visage, c'est un photo d e n u c'est impossible. d o m b r e d s u corbeau et ça va te faire sur l'auto-jolant. Ce s o n tu s r t o i s c attention, ils sont sur toi. s c o que tu f t i s attention, ils sont sur toi. s c o que tu f t i s attention, ils sont sur toi. Scorpio, Thank、you